No.、Mm -hmm. Thank、you C'est un chemin de la vie, un chemin de l'amour, un chemin qui donne envie. Cours, cours! Un chemin comme une danse, une danse que t'adore, s un chemin où tu vis, où tu vis encore. Laïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïla C'est un chemin pour les enfants, un chemin du désert, un chemin aux mille desserts, un chemin pour les adultes qui aiment aussi son goût amer, un chemin où t'es le bienvenu, mon frère! Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, l a fin de l a u t o m n e Esiens. Et tirer nous amène à l'hiver. Mais rassure-toi, la magie des bourgeons donneront des fruits bons et remplaceront l'argent. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, l a l a l a l a